Bienvenue tout le monde sur le podcast Tour. Jean-Benoît Gagné, votre animateur. J'espère que vous allez bien. Pour m'accompagner cette semaine, encore une fois, Luc d e s o r m a u x Salut, Luc. Salut, Jean-Benoît. Ah, quel bonheur. Hein, on va jaser c h a r Trouille et moi. Ouais, les、mmh. yeux dans. Ben, pas les yeux parce qu'on est à distance, mais ça, Martin a des petits problèmes de Skype ce soir. Fait qu'on va être obligé de faire le show. Le show sans lui. On、ah. s'ennuie, mais bon, que veux-tu? On se reprendra éventuellement. Ouais, je commence à penser qu'il nous trompe peut-être avec un autre podcast, parce que là, ça fait quelques semaines de suite qu'il est pas là. Pis,、euh, il s'est peut-être trouvé, peut trouvé quelque chose de plus payant ailleurs, pis u c'est pas vraiment difficile. Donc, on sait pas trop, on verra s'il si,、euh, va être de retour dans un futur rapproché. Il n a peut-être trouvé une plus jeune et plus fringante que nous. Peut-être, un podcast. C'est souvent ça,、parle. hein. Oui, des fois c'est ça. Mais bon. Cette semaine, au menu, ben, quelques petites nouvelles, mais on va terminer avec ça. Je veux qu'on décolle avec le test de la voiture de la semaine.、Euh, tu as eu entre les mains la m a z d a 5 2014.、Euh, que, quelles sont tes impressions générales, Luc, là-dessus? Ben, c'est vraiment drôle, là, parce que la m a z d a 5, ça fait longtemps que je la vois sur les routes. C'est une voiture qui est là depuis quelques, quelques années. s p u i Elle m'a vraiment jamais intéressé. J'avais un voisin qui passait en avant de chez nous avec ça tous les matins pour aller travailler. Pis je la regardais pis je me suis dit, non, -ce Ça, je... c'est le genre de mini fourgonnette,、hein? Ouais, c'est ça. C'est le genre de mini fourgonnette pis je me suis dit, ça, c'est une auto qui,、euh, aura jamais la... vraiment, aura jamais la chance de venir se stationner dans mon entrée. C'est puis... luxe, hein. Cette joie, ce bonheur. C'est ça. C'est un accomplissement. Pour un chat, c'est comme, c'est comme quand tu joues au Xbox pis t'as un, t'as un succès, là. C'est, c'est, c'est de cet ordre-là, C'est ça, t'sais. Fait que pour un auto, c'est vraiment un privilège de venir s'installer chez nous. dans m On entré. e Mais je me suis dit, non, elle, elle aura pas cette chance-là. Elle m'attirait pas. C'était vraiment, je la regardais pis c'était, non, t s a vraiment pas. Je la trouvais pas de mon goût. Je trouvais qu'elle avait, t s a pas grand-chose pour m'intéresser. Pourtant, Tu sais, je suis un fan de Mazda, j'aime bien les voitures, je conduis une Mazda 3 2008 à tous les jours, ben, presque à tous les jours, c'est ainsi, c'est plus des voitures de presse, là. Mais,、euh, bon, je, je, quand même, je conduis une Mazda 3, euh, 2008, euh, quand j'ai pas de voiture de presse, pis u je l'adore, elle va très bien, tout ça. Donc,、euh, bon, p u i s là, à un moment donné, j'ai un collègue au travail qui s'appelle Paul,、euh, qui écoute p a s l e s h o w mais bonjour Paul quand même, si jamais tu l'écoutes. <rire> Puis,、euh, qui me dit, Tu sais, ben, moi, je conduis ça, u n e m a z de, une m a s de c à tous les jours pour venir travailler. Puis, g a r je l'adore, elle est hyper pratique. Puis, lui, Paul, il mesure comme six pieds et douze, là.、Euh, non, six pieds, six pieds t quatre, je pense, pour de vrai. Parce que six pieds et douze, c'est pas mal sept pieds. C'est pas mal sept pieds, non, non. Je disais ça pour g a i s e r Mais il fait, il fait à peu près six pieds et quatre. Puis, tu sais, ça, i prend auto ça prend de la place, tu sais. puis, e ils offrent. Regarde là qu'il y a des jambes là-dessus. S6 et 4, là, il y a, il y a, il y a de la jambe. Ça a l'air. f i t l que, là, il dit, tu sais, il est hyper confortable là-dedans. Ça va super bien.、Euh, il est vraiment confortable. Il adore son auto. Il y a de la place pour mettre ben du monde. f i t je me suis dit, OK, regarde,、euh, je vais demander de voir chez Mazda s'ils en ont une. Et puis, bien oui, la, la gentille dame de chez Mazda m'a dit qu'elle en avait une dans sa flotte de presse. Puis je me suis dit, bon, ben, regarde.、Euh, T'as-tu、oh, fait une face de, de, de, fille qui fait comme, hm,、mm, tu me niaises-tu? Ben, par courriel, c'est dur à savoir. d e m a n d e r u n e Mazda 5, s t c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, u c'est, u c'est, o c'est, e c'est, c'est, c'est, c'est, c, est, c est, e s est, est eu c'est, e d e r s t c'est, n r e s t c'est, d e s t c'est, c'est, c'est, c'est, o c'est, c'est, un c'est, v e s u c'est, c'est, c e o t c'est, o c'est, c'est, c'est, i c', c', c', c', c', c', a c', a c', c', c', c', c', c', c', a c', c', c', c', c', droit e n c, o r e à ça. Donc, j'imagine la plupart des chroniqueurs automobiles,、euh, on l'ont déjà essayé, ont déjà fait le tour, pis u peut-être que pour 2014, vu qu'il n'y a pas vraiment de changement,、euh, pour, de, de, de 2013, ils passent peut-être à côté. Il y a des produits récents, comme encore le c x 5 la 6, la 3 chez Mazda, pis u il y a la nouvelle Miata aussi qui s'en vient bientôt. Donc, tu sais, il y a des nouveaux, modèle, donc, probablement qu'ils sont plus portés vers ça. Mais bon,、euh, je l'ai demandé, il y en avait quand même une en stock qui, qui est quand même bien parce que chez, chez Mazda, ils ont pas mal de tout pour la flotte de presse. Il y a des,、euh, il y a des certains constructeurs, ils n ont pas certains modèles ou quand, tu sais, c'est pas le modèle du moment, ils l'ont pas non plus pour qu'on puisse l'essayer. Donc, j'ai trouvé ça bien intéressant qu'il y ait une 5 en stock. Donc, j'ai réservé la 5, elle m'a dit oui, je l'ai et je vais te la prêter. Donc, Je m'en vais chercher ça, cette, cette petite bête-là. Et puis,、euh, bon, c'est, de l'extérieur, tu sais, sur le coup, elle m'a pas, elle m'a pas vraiment, j'ai pas tombé en amour avec, comme sur certaines voitures. Mais, quand j'ai, ouvert les portes, commencé à regarder à l'intérieur, j'ai trouvé que, déjà en partant, c'est une voiture qui a un potentiel énorme. Parce que, c'est grand, c'est vraiment vaste. Et puis, même si vous la regardez à l'extérieur, ça a pas l'air si gros que ça. Mais, il y a trois rangées de sièges dans ça. Tu sais. Fait que c'est quand même, c'est quand même ben, ben spacieux. Bon. comme je disais, de dehors, il n'y a rien vraiment à écrire à ses parents pour dire que c'est, c'est, c'est magnifique. C'est une voiture qui est jolie, mais c'est pas une voiture qui tape à l'œil. C'est pas quelque chose que, euh, ça serait pas sur un poster sur votre mur,、euh, à côté d'une Ferrari,、euh, ou quelque chose comme ça. Avec reste... une babe, là, de, s s u s de capot. C'est ça. Patente, mais ça reste une belle voiture.、Euh, ce qui est ben i intéressant de cette voiture-là, c'est les portes coulissantes de chaque côté. Euh, bon, comme je disais, elle a pas le nouveau look, Sky,、euh, le nouveau look,、euh, la nouvelle technologie Sky Active avec le, le, le, design Kodo q u e l l e appelle. Donc, elle a le look un peu de l'ancienne m a z d a 3, la m a z d a 3 2013, l'ancienne génération. Donc, le look un peu sourire en avant. Ça ressemble vraiment, de face, ça ressemble vraiment beaucoup. à une masse de trois, sauf que là, bon, le, le pare-brise est un peu plus étiré, puis. peu o f f i r un peu. Ouais, pis pour donner plus de, plus d'espace, meilleure visibilité, pis de côté, bon, c'est vraiment allongé. Pis u c'est un hatchback ou une voiture à h a y o n ce qui est intéressant aussi, c'est le h a y o n le seuil du coffre est vraiment en bas, donc c'est facile de déposer des objets un peu plus pesants dans le coffre, parce qu'on n'a pas besoin d e soulever, s passer par-dessus,、euh, le, le seuil du coffre, pis après ç a descendre ça. C'est vraiment bas, donc c'est facile. Euh, ce qui est le fun aussi de la, la Mazda 5, ben, toutes les Mazda, il n'y a pas de tambour là-dessus, c'est des freins à d i s q u e aux quatre roues.、Euh, les jantes, bon, ben, on a des, on a le choix, là, on a des jantes qui partent de, de 16 ou de, ou des 17 pouces, dépendant des modèles. Il y a le modèle GS, il y a le modèle GT. Le modèle GS, c'est le modèle d'entrée. Le modèle GT, c'est le modèle tout équipé.、Euh, puis, il y a les clignotants aussi sur les,、euh, sur les rétroviseurs. Ça, j'aime beaucoup. Le, si on regarde l'arrière, les feux, d'arrêt, l e s feux de position ont été changés. Avant, ils étaient vraiment comme, u、euh, n peu ceux, ceux qui voient des k i o s s a l e s ou si vous voyez, des masses de 5, euh, d'avant la, la, petite refonte. Les,、euh, les feux étaient vraiment、euh, vers le haut, pis u ils descendaient à la verticale. Tandis que là, les nouveaux phares sont plus comme des phares de vo, des, des feux comme de voitures régulières, là, à l'arrière. Ils ont changé la position de ça. Il y a des gens qui aiment plus, il y a des gens qui aiment moins. Moi, je trouve ça plus beau comme ça. Je trouve ça plus l'air d'une voiture,、euh, comme ça. Donc, j'aime bien ça.、Euh, si on va, l'intérieur, l'intérieur, là, c'est pas,、euh, c est, c est, la, écoute, la finition est pas grandiose. La finition est, est bien fait. e C'est soigné. Donc, il n'y a pas de, il y a pas d'espace qui devrait pas, tu sais, qui a, devrait pas avoir, être là. Ça n'a pas l'air,、euh, tu sais, on a fait ça vite, pis c'est pas bien fait. C'est du plastique dur, pas mal partout. Mais, la finition est vraiment belle. Il y a une finition en t i s s u aussi dans les, dans les portières.、Euh, ça ressemble beaucoup, beaucoup à l'intérieur de ma m a z d a 3 2008. Donc, c'est pas, Tu s c'est pas la nouvelle finition encore des nouveaux modèles Mazda qui sont sortis l'année passée avec un intérieur beaucoup plus haut de gamme,、euh, même la Mazda 3 que je vais essayer,、euh, je pense au mois de juillet, là,、euh, parce qu'elle est pas disponible avant, il y a trop de monde qui se l'arrache. Mais,、euh, la finition intérieure est vraiment bien finie, mais j'ai même entendu certaines,、euh, certains podcasts américains qui disent que c'est au niveau de certaines BMW, là, Tellement que l'intérieur est bien fini dans la nouvelle 3, euh, La Master 5 est pas là. Donc, c'est des plastiques durs. C'est, u、euh, n e finition qui est, comme je disais, c'est joli, mais ça fait vieillot, là. Ça commence à trahir un peu l'âge de la voiture. Les cadrans、euh, orange avec un f o n d un peu gros. Donc, ça ressemble un peu à ce que j'ai dans ma m a z d a 3 2008, mais c'est fonctionnel. Ça va très bien.、Euh, moi, j'ai le, j'avais le modèle GT. Donc, j'avais les sièges en cuir chauffant, e、euh, tandis que le modèle GS, lui, il vient avec des sièges en tissu, euh, donc, euh, pis sont pas, sont pas chauffants, c'est juste les, les sièges en cuir qu'ils sont,、euh, fait que c'est ça. C'est dans l'option dans le modèle GT.、Euh, sinon, ben, la grosse grosse force de cette voiture-là, c'est qu'on peut asseoir six passagers. Il y a trois rangées de deux sièges chacun. Euh, les sièges peuvent tout être rabattus. À part celui du conducteur, l e s sièges peuvent être rabattus si on veut mettre des objets plus longs. Donc. C'est là, on t'embarque dans le char pis u tu veux rouler avec en n'étant pas assis à cette place-là. C'est ça, normalement. C'est le seul siège qui a aucun besoin de se faire rabattre. Mais si on regarde les sièges, la dernière rangée peut être rabattue. Là, ça vous donne plus d'espace dans le coffre. On peut rabattre aussi la deuxième rangée de sièges. Si les deux rangées de sièges sont, sont、euh, rabattues, on a 857 litres d'espace pour mettre du stock. C'est, grand, C'est,、euh, peut-être pas autant qu'une Dodge c a r a v a n parce que la Dodge Caravane s t même plus grosse. Mais on a beaucoup, beaucoup d'espace quand les sièges sont r a b a t t u s Si on part avec Euh, plus de gens. Si on veut partir avec six personnes, ben là, l'espace dans le coffre est très, e、euh, s t très minime.、Euh, peut-être réussir à mettre les sacs d'épicerie réutilisables, Peut-être en mettre trois, un à côté de l'autre, pis u ça va être pas mal ça. Il y a pas beaucoup d'espace. Mais bon, on est rarement six dans une voiture, euh, donc, euh, normalement, les sièges arrière peuvent être abattus.、Euh, c'est vraiment confortable. Chaque, chaque、euh, rangée de sièges a son propre ses propres s e p r o o t g Ben l e même t s d a s le m oui. d d è l la e e GT, x è espèce m même e rangée, qui est celle qui devrait être la plus utilisée, a même un espace spécifique,、euh, espèce de, de rectangle la a un un qui qui plus i l Ben, r pour u mettre e boîte de Kleenex, une boîte de C'est merveilleux quand des mouchoirs. Mais oui! t'as enfants. quand Mais Mais ça peut servir à d'autres choses. C'est comme une tablette, mais une boîte de mouchoir s fit là. Puis, quand t'as des enfants, une boîte de mouchoir s dans une auto, c'est pratique. Donc, tu sais, c'est vraiment bien pensé.、Euh, les portes coulissantes, c'est extraordinaire pour embarquer des passagers.、Euh, c'est, vraiment bien.、Euh, moi, j'ai adoré pendant que je l'avais. Mon, mon, garçon était capable d'ouvrir la porte, embarquer, fermer la porte seul, p s a n s aucun problème. Ça allait vraiment super bien. Donc, c'est une,、euh, une, voiture à l'intérieur. C'est vraiment très bien. Surtout l'espace. L'espace est incroyable.、Euh, motorisation. n il y a un moteur. C'est un 4 cylindres de 2.5 litres qui produit 157 chevaux. Ça avance-tu, ou,、euh, ça, 50 kmh en, en une demi-heure? Non, ça se prend pour une m a z d a 3. Ah、oh、ouais? Ouais,、euh, j'ai, e je me suis assis là-dedans, je me suis dit, oh, ça va être peut-être pénible, pis u je me suis aperçu que, que si je regardais pas par le rétroviseur pour voir qu'il y avait deux autres r a n g i n s e r r i è r e de moi, je pensais que j'étais dans, dans ma m a z de t Fait que ça, ça déménage, ça se promène, c'est pas,、euh, c'est pas vache, comme on dit. C'est assez nerveux. pour, le type de voiture que c'est, c'est amusant à conduire, c'est, comme je dis, c'est, on, on va, on va se méprendre à penser qu'on conduit une m a z d a 3、euh, dans cette voiture-là tellement que c'est quand même pépé, c'est le fun à conduire, c'est, ça, ça se maîtrise bien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est,、euh... Mais avec le poids, est-ce que ça, tu sens que le, le moteur se prend pour une masse de trois, mais que les performances、euh, suivent pas? Non, non, non. Non, c'est, c'est vraiment quand je, quand je demandais d'accélérer, ça accélérait. Il y avait,、euh, il y avait aucun problème là. J'ai a j'ai pas senti que, que je manquais de puissance, là. ça, je te dis vraiment, quand je te dis que ça se prend pour une Mazda 3, c'est que ça se prend pour une Mazda 3 côté comportement r o u t i e r aussi, là. Tu, tu, tu t'appuies sur le, a pédale l'accélérateur pis u ça, ça part. C'est, c'est vraiment merveilleux à conduire. Fait que c'est, c'est le fun. On sent l'attitude vroom vroom de Mazda. On la sent. dans cette voiture-là, autant qu'on peut la sentir dans une, une m a z d a 3, tu sais. Fait que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment bien. Donc, c'est quelque chose d'assez complet. C'est une voiture qui est pratique. C'est une voiture qui est aussi amusante à conduire. Des fois, c'est des choses qui vont pas nécessairement bien ensemble. Ou qui vont pas ensemble du tout.、Euh, donc, moi, j'ai bien,、euh, j'ai bien aimé.、Euh, fait que c'est ça. Fait que, moteur, un moteur,、euh, comportement routier, mais c'est ça, on l'a passé, c'est, ça se conduit comme une masse de trois. C'est le fun. C'est confortable. La suspension est pas, e、euh, s t pas trop dure. C'est vraiment,、euh, confortable. C'est agréable. On peut partir en voyage là-dedans. Pis on, on sera, on sera pas t a n n é On aura pas besoin d'arrêter au, au 50 ou 100 kilomètres pour aller se découdre les jambes.、Là. on est vraiment très bien. Pis même les passagers arrière ont, on t beaucoup de place. J'irai s pas mettre quelqu'un de six pieds q t r mon ami Paul, assis dans la dernière rangée,、euh, pour un voyage Montréal-Québec, peut-être, Mais dans les deux premières rangées, pour des adultes, même s'ils sont un peu grands, c'est、euh, zéro problème. Si on regarde la consommation d'essence, parce que bon, avec le prix du gaz aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on,、euh, qu peut trouver intéressant.、Euh, Mazda donne des cotes de 9.7 litres, 9.7 litres au 100 k m e n ville, puis 6.8 litres au 100 k m sur、euh, l'autoroute. avec la transmission manuelle à 6 vitesses ou la transmission automatique à 6 rapports. Elle, c'est 9.5 litres au 100 k m e n ville, 6.7 litres au 100 k m s u r route. Moi, j'avais le modèle automatique, donc avec la transmission automatique à 5 rapports. Puis, j'ai eu une consommation pour la semaine de 8.8 litres au 100 k m Ce qui est, ce qui est pas mal dans le milieu de ce que ça devrait être, mais, comme je dis, à, à peu près à toutes les shows, pis, u je pense que j a u r a i jamais l'occasion d'arrêter de le dire. Quand je fais de l'autoroute, moi, c'est souvent du pare-choc à pare-choc. Vive Montréal. Puis,、euh, donc, c'est,、euh, c'est bon quand même d'avoir une moyenne de 8.8 litres, là. Je trouve ça, ça, ça se comporte bien. C'est pas trop, e、euh, c'est pas trop gourmand.、Euh, c'est sûr, j'ai hâte de voir si Mazda va donner, u n e une seconde chance ou u n un n o u v e a u souffle à cette voiture-là. Est-ce qu'elle va avoir le droit, elle, ou,、euh, à la refonte、euh, Sky Active pis le look c o u d o p u i s des choses comme ça? J'espère que oui, parce que je pense que c'est une voiture qui vaut la peine d'être,、euh, d'être vendue, c'est Là,、ça. le, le, le temps qu'ils l'embarquent sur ce modèle-là, ils vont d é c o n n e r une nouvelle refonte pis, u non, je pense q u i l s sont tous, en train de refaire les voitures une après l'autre, Je veux dire,、euh, l e le, le CX-5 qui était avant le Tribute, qui avait l'air de, qui était le même, le même voiture qu'un Escape chez Ford a été refait. Après ça, ils ont refait la 6. Là, ils viennent de refaire la 3. Là, c'est la MX-5 ou la Miata que tout le monde attend. On le sait qu'elle s'en vient, parce que Mazda a commencé à en parler. a p r è s ça, ben, ils vont, ils vont probablement aller avec la Mazda 5. Le CX9, qui est le plus gros VUS aussi, va probablement y avoir droit aussi bientôt. Donc, i l s sont en train de refaire tranquillement les modèles. Mais ils vont avec, j'imagine, les plus gros vendeurs. Mais j a i r e g a r d é les chiffres de vente de Mazda dernièrement, pis u le, le, le Mazda 5 se vend encore très bien. <rire> fait que c'est pas,、euh... Non, non, c'est clair, c'est une catégorie de char qui est pas populaire. Euh, qui est pas sexy à regarder, qui est, tu sais, c'est p a r avec ça que tu fais ta, ta, ta, ta, campagne publicitaire, mais qui vend tout le temps. C'est des、ça. valeurs sûres. C'est hyper pratique. Puis je me rappelle quand, quand, quand ça a sorti, il l'annonçait beaucoup à la télévision, on le voyait. puis, je veux dire, c'est quelque chose de pratique. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose qui va rester quand même amusant à conduire pis u qui est pas énorme, tu sais, qui se conduit pas comme un bateau,、euh, c'est, un hyper bon choix, là. C'est vraiment, c'est vraiment très bien. Fait que j'espère qu'elle va avoir le droit à une refonte, u、euh, n e refonte sky active pis, e、euh, c o d o bientôt parce que ça, ça, ça vaut la peine. Ça, ça devrait survivre, ce modèle-là. Parce que, ben, je l'admets, j'avais tort. Je, je me disais que, que je l'aimerais pas, pis u finalement. <rire> tu l'as un peu aimé? Elle m'a eu, oui. J'ai été, j'ai été déçu d'aller la retourner, pis u reprendre ma masse de trois, que j'aime. Je l'aime, ma masse de trois, mais j'avais appris à, à aimer la, la masse de cinq. Je trouvais ça intéressant. C'était, c'était, c'était le fun, c'était pratique, c'était grand, pis, u tu sais, traîner mon garçon avec, u、euh, n e coupe de gugus à transporter, ou, c'était, merveilleux, pis à, à soir une coupe de personnes pour aller s u p e r au restaurant, c'était comme, il y avait de la place en masse. j'aurais pu arrêter, et d i r e、hey, a v e z vous besoin d'un lift, j'ai deux autres places en arrière, <rire> c'était, hyper pratique, pis je me suis trompé, j'avais un préjugé défavorable pour l'auto, pis elle m'a, convaincu, pis finalement, j'avoue que j'ai eu tort. J'aurais pas dû dire que jamais, jamais, jamais, elle, elle viendrait s'installer dans mon, dans mon entrée parce que j'ai eu une petite pépine quand i l a fallu que je la retourne. Mais bon, faut que je passe à d'autres choses. <rire> mais non, c'est, une, une excellente voiture, c'est un bon produit. Comme je dis, c'est, c'est, on, on voit,、euh, on peut s'apercevoir de l'âge du modèle, pas de la voiture, c'est quand même, u c'est une 2014, mais on, on voit que, t a l l e serait dû pour être refaite à mérite aussi. d'être, d'être, d'avoir un petit redesign ou un、à、petit amélioration. C'est ça, mais tu sais, on, on peut voir que c'est un modèle qui commence à dater, mais ça reste pas qu'elle est vraiment efficace. Elle fait bien ce qu'elle a à faire. Elle offre beaucoup d'espace. C'est, c'est, c'est vraiment, vraiment une excellente voiture. Puis je comprends pourquoi Paul au bureau me disait qu'il adorait sa voiture, pis, <rire> merci, Paul, de me l'avoir fait. Oh, le salut! Oui, merci de me l'avoir fait essayer, parce que sinon, j'aurais peut-être juste passé à côté, pis j'aurais manqué quelque chose de très bien, pis j'aurais pas pu vous en parler. Pis u t'aurais u continué à pas l'aimer. Ben, e n peut-être. C'est pas que je l e c'est pas que je l'aime pas, mais tu sais, quand une voiture fait juste pas t'attirer. C'est juste, c'est juste... Ah, non, e écoute, on、ouais. comprend parfaitement,、euh, on a tout ça, des, questions de goût, pis en plus, Euh, on dit souvent,、euh, un u être humain, c'est la première impression qui compte, mais qu'il faut aller à l'intérieur, c'est ce qui compte、euh, vraiment.、Mais、une voiture, c'est un peu ça.、T'sais. On n'a、euh, bien souvent que des impressions extérieures pour juger, mais on ne l'a jamais eu entre les mains. Fait que,、euh, on n'a pas vraiment le feeling complet de l'expérience. Non, c'est ça. Elle m'a eu, je me suis fait <rire> avoir. C'est ça. ça.、Ah, toi et ton petit cœur brisé. hein? Ben oui, que, que, qu'est-ce que tu veux, des fois, des fois, on y, on reste surpris. Ben, tu sais, plus j'en entendais parler, plus je me doutais que j'allais, j'allais pas la détester, là, Parce que j'entendais trop de bonnes choses à droite et à gauche sur cette voiture-là. Pis, c'est drôle parce que c'est toujours pareil pour moi, pis je sais pas si c'est, e u pis c'est, c'est pareil pour d'autres chroniqueurs aussi, pis j'en ai entendu parler. C'est que a quand tu conduis une voiture de presse, t'as l'impression que tout le monde se donne le mot en disant, h e y moi aussi j'en ai une pis je vais en sortir cette semaine pour te la montrer. Parce que j'ai croisé je sais pas combien de masses de 5 sa route pendant que je conduisais celle que j'avais pis je me dis, coudons, c'est-tu juste parce d'habitude j'y remarque pas? Probablement. Ou si, ou si tout le monde se sont appelés puis disaient, hey, cette semaine, il y a u n c o n d u i d une, on va、ouais. y montrer qu'il y en a sur la route. Montréal s'est donné le mot. Hey,、ouais. Luc qu'il a une masse de 5. Ouais, gang, on sort nos masses de 5. D'habitude, ils vont à job en tricycle. C'est ça. Ils n'ont pas de char puis l s ne t'évoient pas, mais là, là spécialement pour là,、yeah. la semaine que tu l'as eue, là, ils ont toutes sorti la e u masse de 5. Ouais, c'est peut-être pour ça que les chiffres de vente sont bons, parce que quand, vu que je l'ai <rire> eue, ils se sont tous dit, gang, on va y montrer, on va y montrer. Mais... <rire> Mais non, mais j'en ai vu beaucoup, pis u il y'en a, a beaucoup, ces routes. Normalement, quand une voiture est là, en grande quantité,、euh, ces routes, c'est, un, un signe que la voiture est quand même un, un succès. Ensuite, est-ce qu'on parle d'un autre de tes amours? Euh, oui, quoi? Ben, la Mustang. Ah, oui, oui, i l y'a des informations qui ont, qui ont, qui ont fui. Oui, e u y'a, bon, le, un, un site internet qui s'appelle Mustang6G. Euh, le site Mustang CG est là depuis un, un bon bout de temps,、là. Ils sont là, eux, depuis,、euh, les rumeurs de la, de la nouvelle génération de Mustang, pis, ils ont été dans les premiers à sortir des,、euh, des dessins de ce q u a à quoi elle pourrait ressembler, pis tout ça, pis ils ont,、euh, ils ont quelqu'un qui travaille, bon, qui, travaillent en guillemets, site gros pour leur site qui est capable qui en est Donc, e faire des designs en a u t c a ça. d d et tout ça. o ça fait longtemps qu'ils ont pas mal une bonne idée pis qu'ils donnent des images de ce que ça pourrait avoir l a i r e Ben, ils ont réussi à mettre, u、euh, n long préambule pour un petit site internet. Mais,、euh, ils ont réussi à mettre la main sur le guide de commande que les、euh, concessionnaires vont avoir ou ont présentement entre les mains pour la Mustang 2015. Donc. On, on, on, ça confirme ce qu'on savait déjà, c'est que le modèle V6 va être le modèle d'entrée de gamme.、Euh, bon, il va,、euh, être équipé quand même assez bien pour un modèle d'entrée de gamme. Il va avoir des, p h a r e s h a u t e d e n s i t é p u i s les feux arrière vont être au LED, à DEL, si on veut le mettre en français.、Euh, il va avoir aussi des,、euh, jantes en, en aluminium de 17 pouces. Il va y avoir un volant,、euh, qui va être recouvert de cuir, u、euh, n miroir,、euh, qui va automatiquement,、euh, il appelle ça a u t o d i m i n g C'est que le, le, le, miroir va vraiment enlever les reflets des p h a r e s Donc, quand il y a un auto qui vous suit, ben, il va devenir plus foncé, euh, pour, e、euh, enlever les reflets dans le rétroviseur pour pas qu'on se fasse aveugler.、Euh, ça fait une couple d'années que Ford a ça dans ses produits. Je l'ai dans mon Ford Escape. Le, le, le, miroir vient comme un peu verdâtre pis ça annule l'effet des e f、euh, forts dans le, la, dans l u n e t t e arrière, dans l a vite r arrière.、Là. Donc, c'est vraiment très bien.、Euh, on va aussi avoir,、euh, bon, des, bon, ce qui est maintenant classique, le, s portes électriques, les,、euh, vitres électriques. Il va aussi avoir, bon, l'air, l'air climatisé. Une caméra de recul de base. p u h pis, un système de son assez saut-parleur. Ça, c'est pour le V6 de 3.7 litres. Bon, il parle encore de 300 chevaux,、là. On, n a pas de, de c h i f f r e e x a c t pour l a puissance du V6, ni des autres moteurs, d'ailleurs.、Euh, là, si on voit avec le EcoBoost, qui est le modèle de plus haut de gamme, on a exactement la même chose, mais là, on rajoute des, p h、euh, a r e s a n t i b r o u i l l a r d、euh, à DEL. On rajoute un aileron arrière,、euh, On e n rajoute,、euh, des sièges, euh, euh, des sièges électriques,、euh, des, e s p è c e s de, trim ou des,、euh, on va rajouter de l'aluminium à l'intérieur pour des accents en aluminium, u、euh, n e technologie de cancellation du bruit, donc j'imagine que l'habitacle va peut-être être un peu plus, euh, plus, euh, moins bruyant, là, à cause qu'on va annuler certains bruits. Ils sont capables avec de pousser par le système de son certaines fréquences pour annuler des bruits qui viennent de l'extérieur. C'est un système actif, là. Ça existe déjà dans, dans, plusieurs voitures. Donc, la Mustang va gagner ça aussi.、Euh, p u i s il va y avoir aussi une EcoBoost Premium,、euh, qui va avoir,、euh, bon, des projecteurs dans les miroirs. Ça existait déjà dans le modèle 2013-2014. C'est des projecteurs dans、euh, les rétroviseurs extérieurs qui vont projeter des petits,、euh, des petits poneys. à terre quand vous allez débarrer la voiture à distance. Donc,、euh, c'est, c'est, un gadget, mais c'est, c'est, c u t e p u i s des,、euh, jantes en émilium de 18 pouces. e、euh, n tout cas, plein, plein de choses,、euh, des, des, là, après ça, on va avoir des accents intérieurs avec des, des lumières qui vont pouvoir changer de couleur, des choses que ça.、Euh, des sièges qui vont pouvoir être、euh, chauffants et aussi climatisés.、Euh, c'est vraiment, Euh, le, le, le, package. La Mustang va avoir toutes les technologies qu'elle avait pas avant, qui étaient dans les autres voitures, parce que là, on tombe vraiment dans quelque chose de, flambant neuf et nouveau, pis u on veut la mettre à la page, parce qu'on sait qu'on veut attirer une nouvelle clientèle, qui est les jeunes. Pis u les jeunes veulent de la technologie.、Euh, p u i s les, les vieux de 43 ans, qui restent assez exotiques aussi. Donc,、euh... <rire> Particulièrement ceux-là. Ouais, particulièrement ceux-là. <rire> Je suis spécifique. Donc,、euh, c'est ça. Fait qu'on va mettre toutes les technologies, les nouvelle s technologie s possible. s Il va y avoir le My Ford Touch, la nouvelle génération. Donc, ça va vraiment être une voiture, un muscle car avec la technologie dedans. Fait que vraiment hâte de voir ce que ça, ce que ça va donner sur la route. J'ai hâte de pouvoir la, la conduire finalement. C'est le fun de la voir, là, mais ça va être、euh, plus le fun de la, de la conduire pis de voir comment ça, ça se promène. Parce que dans le fin fond du fond, une auto, c'est faite pour être conduite. Penses-tu vraiment que tu vas être capable de la voir? Je dis pas ça, euh, pour, euh... Euh, être méchant ou quoi que ce soit, là, mais je veux dire que l'engouement est tel que les journalistes vont tout、euh, se l'arracher, pis toi, ben, je pense que t'es pas le premier qui, le dingue, qui va en demander, tu s a i Non, non, ben, je, je,、ouais, je, je l'ai déjà demandé. Fait que j'ai déjà, a f f i c h é mon intérêt, même si les gens chez Ford le savent, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à jaser que les gens de chez Ford.、Euh, je m'attends pas à pouvoir en faire l'essai cette année, je m'attends plus à pouvoir en faire l'essai l'an prochain. Euh, parce que oui, e l l est e supposé e sortir tard, elle est l l e e supposé e sortir à l'automne,、euh, donc, on ne sait pas s'il va en avoir pour les flottes de presse peut-être avant, c'est, nébuleux un peu, il n y a pas trop de détails,、euh, comme o n peut dire, mon nom et s sa liste, <rire> puis, quand ça sera mon tour, je vais la, j prendre. C'est t o i le next? Ouais, c'est ça, mais je comprends, tu sais, je comprends, pis u faut, faut, faut savoir prendre sa place dans le, dans le monde de l'automobile, pis u garde、euh, RPM, le guide de l'auto,、euh, p u i s toute cette gang-là passe tout avant moi, pis u c'est normal, p u i s je, je, je, veux pas non plus dire, ah, tu s a pourquoi pas moi avant? Non. C'est eux autres avant, eux autres ont, tu sais, des milliers de lecteurs, p u i s ont des gens à satisfaire, pis u nous autres aussi, mais,、euh, tu sais, un moindre niveau. Fait que je vais prendre mon trou, pis, u、euh, quand que, Quand ça sera rendu à mon tour, mais je vais répondre présent, c'est tout. Mais oui, j'ai mais... hâte de la conduire, puis oui, je pense que je vais pouvoir le faire, mais peut-être pas cette année. <rire> c'est le même qu'il faut le prendre.、Oh, oui, il ne faut pas s'énerver avec ça. Je、yes, Fais ça pour le plaisir.、Mais、oui. C'est là-dessus qu'on va mettre fin à cette、euh, édition de cette semaine pour le podcast Toto. Merci beaucoup, Luc.、Mais、merci à toi, Jean-Benoît. Monsieur l a j h a z e l l e moi je viens u e te répondre. Je, je pitch la POC. Tu es, es bon pour pitcher une POC. u Tu fais, tu fais <rire> des belles passes. m a s merci beaucoup. T'es comme, comme le piqué sous bun de l'animation. Oh boy. Oh boy. Non? Ben, je vais le prendre positivement, là.、Mais、il est bon, piqué <rire> sous bun? o、oh, u il i est très bon. C'est parce que je suis pas noir. <rire> je suis pas,、euh, je suis non, pas un défenseur. T es, t es je suis pas... Non, mais t'es loin de là. Prends son style de jeu. Son... J'ai pas sa shape.、Euh, non, pas vraiment pas temps, non plus. Hein, ok, pas... finalement, t'es le badaboum <rire> du. De l'animation. You got it! T'es m i e u Mais ça... t'es pas bleu non plus. Le... Ouais, mais tu sais que c'est un moindre mal. On s e ressemble plus déjà. <rire> <rire> Merci beaucoup, Luc. Hey, on te retrouve où sur le web?、Euh, ben, si vous voulez, vous pouvez me lire à chaque semaine sur le blog de Kijiji à fr.kijijiblog.com. J'écris un article par semaine sur l'automobile. Sinon, ben, sur Twitter, c'est à Scalazormo, puis aussi le site du podcast auto, là, qui est podcastauto.ca. Il n'y a pas grand chose là-dessus à part les émissions, mais peut-être un jour.、Euh, puis toi,、euh, JB, comment est-ce qu'on fait pour、euh, te rejoindre Sur Twitter, mon compte à moi personnel,、euh, at gangj underscore b. Sinon, je gère les comptes officiels pour la réalité augmentée. Un petit podcast de même qu'on fait、euh, entre amis. Euh, Luc est là-dessus. Donc,、euh, oui, je le considère comme un ami, après tout ce temps.、Ah. On s'habitue. Ouais, oui.、Euh... Maintenant, on s'habitue à n'importe quoi. <rire> ouais, exact. Et,、euh, ben, le, les comptes là-dessus、euh, pour la réalité augmentée, ben, il y a moyen de nous、euh, jaser ça sur Facebook, facebook.com, baroblique, réalité, hug, à UG, bien sûr, pour hug. e n s u i t e sur Twitter, at réalité hug, et on a une adresse que vous v o e z e podcast, réalité augmentée, at gmail.com. Voilà, ça fait le tour. Pas mal. Merci beaucoup, Luc. Merci à toi. Merci à tous les auditeurs, vous tous, aussi nombreux que vous êtes, d'avoir été du rendez-vous. Et on se dit à une prochaine fois. Salut tout le monde. Bye. Bye bye.